Qui es-tu Inconnu mon amour, toi la vie d'un seul jour, mon amour, et qui es-tu Qui es-tu pour avoir effacé de mes amours passés tous les Je crois que tu m'oublies, mais perdu pour perdu, et le sais-tu que je compte le jour à t'attendre toujours, encore mon amour. Avant toi, je n'ai pas existé, avant toi, il ne s'est rien passé. Après toi, il n'existera rien. Après toi, il n'y aura plus rien. Qui es-tu Un mon amour. Toi, la vie d'un seul jour. Mon amour, qui es-tu Qui es-tu Vooral effacer de mes amours passés, tot de rijbe blessé. Qui es-tu? En ton imam, Annie, je crois que tu m'oublies, met peri pour peri. Toujours ik